on où Voyons, si on essayait, il était une fois. Trop classique. Toutes les histoires commencent par il était une fois. Faut trouver autre chose. Oh, ça y est, j'ai la scène d'ouverture idéale pour un grand film. Mais, dites-nous, ça vous rappelle pas quelque chose, ça Oh, non, non, non, pas le livre. Combien de fois on a vu un livre s'ouvrir Allez, refermez le livre. On n'en veut pas. Voilà ce que je propose. Nous allons retourner à ce jour fatidique où la vie a pris un tournant tragique. Courez Sauvez-vous Sauvez-vous C'est la fin du monde Fuyez Alerte rouge Mettez-vous à la brise On va tous mourir à l Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Le ciel s'écroule Le ciel s'écroule Le ciel s'écroule Tu débloques Non, non, non, non, non, non c'est vrai Venez avec moi Mon Qu'est-ce que... Attends Ça s'est passé sous le vieux chêne J'invente rien Je suis sûr que c'est là, il, il, il... doit y avoir un bout, un bout de ciel, là, quelque part ici, là, par terre Ça... ça... Ça cette forme-là Tu dis que ça a la forme d'un stop Oui, sauf qu'il n'y a pas écrit stop dessus, puis que c'est bleu, c'est comme recouvert d'un nuage. Enfin, je, je l'ai reçu sur la tête Oui euh, Attendez, attendez, attendez. Papa, non, -ce que ça fils C'est ça que tu as reçu sur la tête Non, papa, je t'assure que c'était vraiment un bout de ciel. Un bout de ciel, c'est ça. Bon, d'accord, écoutez-moi, les amis. Il y a eu comme un petit malentendu. C'est finalement un gland que mon fils a reçu sur la tête d'un petit glace. Dis-toi, fils, tu nous as mis suffisamment dans l'embarras, tu ne crois pas Psychonauté, psychonauté, psychonauté. Tout vous était passé par la tête. Pourquoi mettre la sécurité de la ville en péril Comment peut-on confondre un gland et un staff Non, non, non, c'était des glands, des flous. Qu'est-ce qu'il dit des glandes, des, des, des, des, des, des, des, des flous. Un énorme gland Un caïment un peu fou. des glandes, des, des, des, des, des, des, des flous. Mesdames et messieurs, ce ne sont que des balivernes, des sottises émanant d'un déséquilibré Mais enfin, Buck Votre fils nous a flanqué une peur bleue Eh bien, comment vous dire, messieurs, j'aime mon fils. C'est mon fils, il faut pas lui en vouloir. Il passe pas mal. Non, papa, Alors, ba... C'était pas un gland de chêne, c'était... C'était vraiment un bout de ciel, je t'assure. Tu dois me croire. Tu dois me croire. Oh, oh, un film. Oh, oh, un film. Ils vont en faire un film. Oh, quand? Mais quand les gens oublieront-ils cette horrible histoire Ah, ça a d'abord fait la une des journaux, après il y a eu le livre, et puis le livre audio... Les jeux de société, la petite cuillère à ton effigie... Euh, et le site web, les assiettes commémoratives, tu les as vu les assiettes commémoratives On peut pas manger dedans, mais elles existent alors les affiches, tu les as vu les affiches Et l'autocollant pour pare-brise Ah, il faut dire que je m'y attendais Un jeu de société, ah, ça pourrait passer un peu poster géant la rigueur. Mais un autocollant pour pare-brise. C'est fini, c'est collé pour la vie. <rire> c'est pas grave ça, papa, c'est pas grave. Tu sais pourquoi Parce que j'ai un plan. Oui, à ce propos, fils, justement. Euh, tu te souviens de ce que je t'ai dit Il est préférable pour toi de ne pas attirer l'attention, de te faire tout petit. Ah, oui, mais je... Comme quand on joue à cache-cache, tu vois je... C'est comme quand on joue à cache-cache, sauf que le but, c'est de ne jamais s'être trouvé. Jamais euh, je, je... Parfait <rire> Maintenant, là, notre plan est faillible Allez, fils, à ce soir Et n'oublie pas, fais-toi tout petit Oui, d'accord Salut Regarde, maman, c'est le poussin fou Oui, c'est le poussin fou comme le poster dans ta chambre Mais on ne lui ah parle oui, pas mais... Allez, viens <rire> Là, c'est trop. Aujourd'hui est un autre jour. Voici le récit d'un cataclysme Comme un spectacle où rien ne va Heureusement après ce séisme Tout le monde était heureux mais contre moi J'étais pétri de bonnes intentions Mais tout est arrivé trop vite. Un peu de surexcitation. Et vous connaissez la suite. Un seul faut pas. Un seul faut pas. Et l'ordre se change en désordre. Tout bascule de haut en débat. Certainement pris la mauvaise direction J'admets que j'ai sûrement brûlé un stop ou deux J'avoue que j'ai manqué d'attention J'aurais peut-être dû réfléchir un peu J'ai voulu suivre mon intuition J'ai voulu être courageux Un seul faux pas Un seul faux pas Et l'ordre se change en ordres tout bascule de haut en bas. Et je sais que dans cette ville je ne serai jamais tranquille Si je ne répare pas la faute qui me poursuit Ils oublieront ce bout de ciel quand ils verront pousser des ailes qui me feront voler dans le ciel infini Des pétri de bonnes intentions mais tout est arrivé trop vite un peu de surexcitation et vous connaisserez la suite ah seul faut pas ah seul faut pas c'était un petit grain de sable qui a en boulet. ah seul faut pas Le seul faux pas Et l'ordre se change en désordre Tout bascule de haut en bas Bien! Mademoiselle Foxy! Présente, belle et Mademoiselle Lucie! Oh. Parfait, Monsieur Boulard Oui, oui, présent à vos ordres, monsieur le professeur. Oh, et j'ai fait tomber mon crayon Oui. Alors... Oh. Les bras... ah oh là Mademoiselle Poule, ah Monsieur Canton, présent. Monsieur Nounours, présent. Monsieur Porquépic. Yo. Monsieur Fish. Oui. Mademoiselle Abby. Abby la vilaine. <rire> Silence Je ne tolérerai aucun comportement agressif à l'égard oh, de la Oh, c'est de... l'habitude, monsieur le professeur. Ah, Quelle ma... <tousse> émotion oh, Je vous interdis de me faire sursauter, mademoiselle Abby. Oh, oh, où en étais-je Ah, mmh. la vilaine. Ah, ah oui. comme <tousse> Little. Mmh. En retard comme d'hab. comme mmh. Bien. Ouvrez votre livre à la page 62 et traduisez chaque mot en mouton. Je... Tu... Il... Elle... Bon, maintenant, écoutez bien. Je ne veux entendre ni coin-coin, ni cuicui, ni i-on, ni co, -co lorsque je dirai... Chabalon. Ouais Attends, j'en peux plus J'ai un tard chaballon Chaballon, chaballon, chaballon Formez deux équipes Les grands sportifs contre les faillots Contre Les faillots euh, On devrait pas revoir les règles de sécurité. Bien sûr Visez le cochonnet, les enfants Oh mal bon. Calme-toi, Boulard T'as qu'à faire comme fiche, regarde mmh. Était où Je suis resté scotché à un feu ce matin. Encore un chewing-gum. Et c'est lui qui a gagné. Oh, ça a dû être chaud. Mm -hmm. Attention, on flamme sur la droite. Merci. J'ai entendu parler du film « C'est pas de veine. Ouais. Ça sortira peut-être directement en vidéo. Ça, C'est le cadet de mes soucis. Ce matin. ce matin, mon père m'a conseillé de me faire oublier. Oh, t'en fais pas Je me laisserai pas abattre parce que j'ai un plan. Tu veux que je t'en parle euh, euh... Oh, Non, non, non Celui-là, il tient la route. Écoute, ma vie a basculé en une fraction de seconde. et bien d'accord Pas cocher à 15h. J'ai le Yes Tout ce qu'il me faut, c'est l'occasion. Tout ce qu'il me faut, c'est l'occasion de faire quelque chose de génial qui fera oublier à tout le monde cette histoire de, de ciel qui s'écroule. Et... et là, mon père pourra enfin être vraiment fier de moi. Oh mort <rire> Infirmière Alors Qu'est-ce que t'en dis Bon, écoute. Tu as crié, le ciel s'écroule. Et ton père ne t'a pas soutenu. Non, mais pas... Et depuis, tu es comme blessé à l'intérieur. Tu es blessé, c'est bien ça. Non, je veux non, dire, tu as non, mal, mais... c'est très non. douloureux. Oui. C'est ça, euh, grosso modo. D'accord, d'accord, mais. Pas de mais... Mais, pas... mais... que va-t-il se passer maintenant On a un abcès qu'il s'agit de percer. Pas lentement, pas petit à petit. Bébing Boum Un flot d'émotions qui éclaboussent partout, qui fera sortir la colère, la frustration, la peur, le mensonge. Faut vider ton sac. Tu comprends de quoi je parle Bon, on oublie le gros accès. Voilà, voilà ce qu'il faut vraiment retenir. Cesse d'élaborer des plans à l'agresse doigt. Tu dois affronter le problème. D'accord, mais... mais. Voilà la vraie solution. Hein? Ton père et toi, vous devez discuter, échanger, parler, évacuer. Évacuer. Évacuer. Parler des choses afin de dissiper tout malentendu. Oh, tiens, attends, attends. Euh, euh, ils ont consacré tout un dossier dans Gana actuel. Ce mois-ci. Incroyable, ça tombe à pic, c'est fou Je t'ai dit que j'avais un plan Oui, mais d'après Cosmo Poulailler, il est temps d'arrêter de couiner et de passer à la mais discussion. Mais... Et dans Le Canard Branché, on explique que les non-dits, surtout entre parents et enfants, peuvent provoquer une mue précoce. C'est là, attention aux non-dits oh. Allez, répète après moi. Papa et moi, on va communiquer, discuter, échanger, Abby, parler. Abby, Abby, oui. écoute, euh, parlez d'une perte de temps. Je dois agir, faire quelque chose pour que mon père ne me prenne plus pour un nul. Allez, ne dis pas ça, tu n'es pas un nul. Tu es quelqu'un d'inventif. Tu es plein de ressources, tu es drôle, tu es très mignon. Et... Mignon Tu veux dire euh, beau oh. Oh. Oh. Euh, Oui, non. Euh. Euh, oui, voilà. Euh. Tu penses que Chicken Nittal doit s'expliquer avec son père et assainir la situation Ou qu'il peut continuer à faire du rafistolage pour contourner le problème Ah oh, Le rafistolage, fastoche Oh là Oh je suis désolé Je suis nul pour décoder les grimaces Oh fiche, tu peux m'aider <truits> <truits> <truits> C'est lui qui t'a poussé, hein C'est lui Je pense que seules les femmes sont douées pour la communication et la sensibilité. Ah <rire> Là, c'est trop C'était un temps mort, Foxy Prépare-toi à souffrir. Je vais te régler ton compte une bonne fois pour toutes <rire> on arrive une tenue inappropriée pour l'école, provoque des bagarres et déclenche l'alarme anti-incendie. Depuis l'histoire du ciel qui, soi-disant, s'écroulait, il n'a pas cessé de semer la cisanie Alors, écoute, Buck, tu sais que j'ai le plus grand respect pour toi. Je n'oublie pas que tu as été Buck le champion l'as du baseball du lycée. Mais... Mais soyons réalistes. Ton petit... Il ne tient pas de toi. Loin de là. Mmh, mmh. J'ai compris. Merci de m'en avoir parlé. Je vais m'occuper de mon fils. Papa, c'était pas ma faute. C'est si. rien, rien s'est pas pas passé, c'est fini. Je ne te demande pas de te justifier. Tu sais, papa, j'ai réfléchi. Tu sais quoi Je me demande si je... Enfin, j'ai je, pensé, et si je m'inscrivais au baseball. Oh oh oh Regarde ta euh, Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Le baseball On a déjà abordé le sujet, tu sais ce que j'en pense. Oui, mais quand on en a parlé, j'étais tout petit, et n'oublie pas que cette année, j'ai quand même pris au moins 150 grammes, hein, et que du muscle Mais fils, le baseball, t'es sûr Ah oui oui, oui, oui, oui, oui, c'est vrai après tout, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas Oui, pourquoi pas, mais pourquoi Parce que, papa, toi, tu été un des meilleurs joueurs de baseball du lycée à ton époque, alors ah. moi, je me suis dit que, tiens, tu pourrais peut-être euh, Bien sûr, enfin, je suis je, je, je, je, je, je, je, je pas convaincu que je ne pense pas que le baseball soit exactement le sport qu'il te faut Je te verrais bien mieux au club d'échecs ou dans la chorale. Il y a aussi ces gamins qui se sont découverts une véritable passion pour la vie C'est intéressant. Oh. Tu veux s'arrête pour acheter des Non, j'aime pas les teintes. les couleurs de tous les pays. Non, ce que euh... je veux... Non. Ce que je veux, c'est jouer au baseball. J'ai hâte de voir la tête que tu vas faire quand je vais taper dans la balle pour marquer un but en pleine lucarne. <rire> mmh. Euh, papa. C'était une blague. C'était pour rire. Je te charrie, là. <rire> mmh. Je te demanderai simplement une petite faveur. Ouais, vas-y, ce que tu veux. Je t'en supplie, ne sois pas trop optimiste, ne place pas la barre trop haut. Oui, mais papa, je... Je pense pouvoir euh... hum, Tu vois Hein, papa Je. Tu sais, tu... Comme tu veux. Comment faire Des projets Je n'en fais pas Si tu n'es pas auprès rival des patates de la vallée remonte à deux décennies. Et à présent avec un poids de retard et un joueur en position de marquer, nous avons enfin une autre chance de gagner. Cette excitation n'est pas liée à la passion du baseball ni même au trophée. Elle est liée à la jubilation. Au pied de que ce serait Nanane, on vous a battu Au qui viendrait avec la victoire Eh oui, mesdames et messieurs, grâce à cette victoire, notre honorable maire aurait le droit de craner, de se pavaner pendant une année entière. Oh. Mais la bataille est rude. Nos héros rencontrent bien des difficultés. Après neuf manches âprement disputées et plusieurs joueurs blessés, l'équipe des clans d'Okihoax puise dans ses derniers remplaçants. Heureusement, nous avons encore suffisamment de muscles en réserve pour espérer la victoire. À suivre à la batte... Oh. Chicken Little. Un outsider à point plume Nous n'avons vu Chicken Little à la battre qu'une seule fois depuis qu'il est dans l'équipe. Non, oh, pas lui, on est sûr de perdre Mais ne désespérons pas S'il se contente de marcher jusqu'à la première base, Foxy, cet athlète magnifique, pourrait encore nous sauver Elle a un jeu extraordinaire Elle est bien placée pour remporter le trophée du meilleur joueur Écoute-moi bien, petit. On a une zone de strike toute petite petite, Ricky qui t'entend, il pourra jamais t'éliminer, alors tu y vas en marchant. Ne euh, frappe pas. Oui, mais coach, j'ai un bon pressentiment, je pense... Regarde-moi bien, ne cours pas, tu y vas en marchant, compris Tu y vas en marchant. Mais coach, je vous... Ne frappe pas Nerveux, tremblant, pouvant à peine soulever la batte, il avance vers la boîte du frappeur. Il se place à droite, non à gauche, non à droite à droite. Il va être éliminé Et pendant ce temps, eh bien, dans le champ gauche, on tourne en rond. Dans le champ centre, on tourne la pelouse. Et dans le champ droit, on creuse des trous. Play ball On est foutu On est foutu <rire> Je ne te ferai pas honte, papa. Non, pas cette fois. Non. Le lanceur prend son élan, il lance. C'est une balle haute Ball oh Strike, un Mesdames et messieurs, ne n'ayons pas d'évidence, j'ai vu des chiens écrasés qui avaient plus de réflexes. Le receveur donne son signal, voici le lancer. C'est une balle courbe, passe et il frappe Strike, deux Non Je te dis de pas frapper Ne frappe pas Ne frappe pas Non Bateur prêt déjà deux strikes encore un et notre compte est bon l'aventure s'arrête pour nous tous aujourd'hui est un autre jour le 7 Oh, C'est un coup sûr Un coup sûr Un coup sûr Un coup sûr Mais que se passe-t-il Le batteur n'a pas bougé, il est comme paralysé Cours, petit Cours Cours, cours. cours. cours. cours. cours. cours. cours. Il est parti, mais dans la mauvaise direction Reviens, reviens Non, non, non pas par là Dans l'autre direction Attendez, oui, il fait demi-tour Oh, c'est la première fois que je vois ça Il contourne le marbre, suivi de Lucie qui marche sur le marbre, et... Aujourd'hui, un autre jour, et... jour. La légalise Pendant ce temps, c'est la panique en champ extérieur. Oh, on dirait que Rodriguez a trouvé la balle Non, c'est le joueur du champ-centre Ah, oh, c'est la pagaille en champ extérieur, tandis que Rodriguez est renvoyé en deuxième base La balle est rattrapée Ah oh, mais non, ça n'est pas la balle Chicken Little touche la base et continue sa course Pendant ce temps, chez les défenseurs déjà en difficulté, c'est la stupéfaction Elle est plantée Elle est plantée La vache qui vole La vache qui vole oh, On n'hésite pas à avoir recours au jeu de la vache qui vole, alors que le petit arrive en troisième base, c'est un triple Oui Attendez, non C'est incroyable Le petit est gourmand, il n'en veut plus, il veut le gros bon lot Le maximum, la totale Fais demi-tour Fais demi-tour, tu arriveras jamais oh. Il est sacrément courageux, il allège son poids pour gagner de la vitesse Tous les défenseurs sont derrière lui, il est à fond Il vise vers le marbre Les défenseurs sont là Oh, qu'est-ce vache Il est out Oh, les amis, comme je oh. partage votre déception ah, Attendez, attendez, attendez, attendez une mini-fraction de seconde Vas-y, Retenez votre souffle, ça n'est peut-être pas fini. Il est... Il est... Saut Le coureur est saut Le match est terminé, les amis Les glands qui sont accomplis l'impossible Pour la première fois depuis 20 ans, nous remportons le trophée Non, vous ne rêvez pas Vous venez d'assister à un miracle N'oubliez jamais cet instant, n'oubliez jamais ce parfum, ce bruit. Il y a un nouveau champion dans cette ville. Mais, Il s'appelle Chicken Little. C'était juste un coup de Bravo, Chicken Little À toi, la victoire, le triomphe, la gloire Et bien sûr, la bonne douche de boisson énergétique bien sucrée et collante. Tu en auras plein les plumes pendant des jours. C'est un souvenir que tu garderas pour l'éternité. Ouais. On a gagné On a gagné C'est mon fils Vous ne savez peut-être pas, mais c'est mon fils ha I am the champion go he's the loser go I am the champion <coughs> all the who <world. laughs> yo Et voilà le lancer C'est une balle courbe Il frappe, il se il passe la première base, la balle par roche en extérieur, il survole la troisième base et se dirige vers le marbre. Panique pour attraper la balle, la course vers le marbre, le jeu sera serré, Et il est sauf oh, ouais Un bras à gauche, un, un bras à droite, droite, pas droite, nous n'avons pas les mains moi. <rire> <rire> Oh, c'est comme un rêve, hein? Je suis sûr qu'après cette belle victoire, l'histoire du ciel qui s'écroule sera oubliée pour toujours Pas vrai, fiston Et comment euh... À moins que tu aies besoin... d'évacuer D'évacuer Mais quoi, et évacuer quoi À moins que toi tu penses qu'il fasse. Non, non, non, non, Mais pas dans du ce tout cas, est close. Ça va Fini est classée. On en parlera plus Papa, jamais. on oublie Tu parles <rire> Évacuer <Pfff, rire> Pourquoi faire <rire> Bon allez <rire> On s'est bien amusé. Ça fait du bien de parler avec toi. <rire> je vais t'aider. T'es prêt Fais-moi basculer en avant si tu veux. Ça va Oui, je suis d'abord que je suis sur mes pattes. Hé Bonne nuit, champion. Ils vont sauter sang, et voici le Merci. Merci pour la chance. C'est ça va pas recommencer Tout va bien fiston J'arrive J'arrive Je monte Et qu'est-ce qui se passe Rien T'en es sûr J'ai cru t'entendre crier Non, non euh, Je... Je... Je... Je suis tombé de mon lit hein Mais comment es-tu arrivé là Arrivé où Et là Où ça Là Comment t'es arrivé jusque là De quoi on parlait déjà <rire> Laisse tomber qu'est-ce que ça change En tout cas, le passé derrière nous. On est bien d'accord. Ça ira forcément mieux demain. <rire> disparais, disparaît, disparaît, disparaît, disparaît, disparaît, disparaît, disparaît, disparaît. Bien. 啊啊啊啊啊啊啊啊啊 Parce que tu n'arrives pas à te mettre face à ton père pour discuter, échanger, parler. Si si si si, si. on a discuté, on a échangé, on, on a même parlé. Mm -hmm. ah, ah oui, et qu'est-ce qu'il a dit euh... est bon, est bon. Pardon est bon, est bon. Tu exagères, ça suffit. Cette fois, il est temps d'intervenir. Tu dois arrêter de tourner autour du pot, tu dois affronter le problème. Elle a raison Abby, ah, s'il te plaît C'est exactement ce que j'ai reçu sur la tête la première fois. Alors il est hors de question de remettre cette histoire sur le tapis. Il a raison Pas du tout. Bah quoi Vous avez pas tous les deux un peu raison Il y a certainement une explication simple et logique à ce phénomène. C'est peut-être un fragment de ballon dirigeable ou une plaque qui se sera décrochée d'un satellite de communication. Je me fiche de ce que c'est. Je veux plus en entendre parler. Je veux tout oublier et reprendre une vie normale. et Vous vous souvenez de cette créature bizarre tombée du ciel Tout le monde était persuadé que c'était un extraterrestre. Et finalement, il s'est avéré que c'était aladdin Et oui, aladdin tombé de son tapis volant. Ouais, c'est vrai, j'adore Aladin Boulard chante sur rêve bleu. Ce rêve bleu Tu peux arrêter ça, s'il te plaît. Quoi Le rêve bleu Oui. Chante autre chose. Le royaume. Le, le royaume On peut changer de sujet. Ça suffit maintenant Vous allez m'aider à me débarrasser de cette chose, oui, oui ou non oui. Oh. Oh. Mm. Eu pois sou bolo Tu Doucement, doucement, fiston Il n'y a pas le feu, qu'est-ce qu'il y a Chicken elle a quelque chose à vous dire. Allez, vas-y, dis-lui. Il est assez grand pour l'entendre. De quoi on parlait, déjà Euh... Je dois y aller, papa, <tousse> <hein> <tousse> oh <bah> <tousse> Il faut savoir être à l'écoute de ses enfants. Toujours, même lorsqu'ils n'ont rien à dire. Accroche-toi Tiens, On va essayer de te sauver <tousse> Oh, oh là là, oh là, oh, je suis nul désolé. Attendez-moi. Désolé. Oh, oh, oh. oh, oh Şiş Oh Oh Oh, oh. oh. Il sert de mère porteuse à moitié vivante pour des embryons d'extraterrestres Des bébés aliens vont sortir de son ventre ah Ce qui est sûr et certain en tout cas, c'est qu'il est parti Il nous a quittés mais qu'est-ce que tu fais Allez, viens Viche Viche Viche Viche Viche Viche, ah, ce ouais, que tu aimes ah <rire> je, je crois que je ne tiendrai jamais le coup Allez-y, s'en va. enfin. va, va, Je vais, vais mettre la ta vie. mission en péril Donc pendant qu'il en est encore temps. Laissez-moi quelques munitions, un peu d'eau, quelques chips aussi, si vous avez. Calme-toi, Boire, calme-toi. Boular, Boular, elle est où, ta pochette Elle, elle est où, ta pochette respire. Respire. Respire. respire, respire. Non, non, non. non, non. non. non. voilà, très mm. eh bien. Qu'est-ce mm. que tu fais d'habitude pour te détendre by the way I use my book. I'm a woman, men. no a doodah. Oh, oh, oh, oh. Stayin' alive. Stayin' alive. Ah! Look at me! Oh, ils ne t'ont pas fait de mal, des choses. Ne tape pas dans le bocal, les poissons ont horreur de ça. Bon, allons-nous en. Quoi coulard <suscrits> <suscrits> Oh uh. De façon gazeuse. Allez, allez, allez, mais elle allez, prend allez. pas les quand oh, mais pourquoi c'est <rire> Mon fils a reçu sur la tête si vous saviez à quel point je suis confus, mes amis que ça recommence. Venez, venez, dépêchez-vous Mais vite, allez ah, Venez vite, regardez, vous allez les voir, ils sont là, ils sont là, vite Vite Il décolle, si vous vous dépêchez pas, vous ne verrez pas le vaisseau, dépêchez-vous Oh, regardez, une pièce. Mais il s'en va ah, ah oui, c'est vrai. Ah, <rire> vite, oh. dépêchez-vous Le vaisseau spatial des colis en bas, il va partir de de notre public Qu'est-ce qu'on cherche Je sais pas. Euh oui, d'accord. Je sais que ça fait peur, mais il y a un vaisseau spatial invisible là, devant vous, avec plein d'extraterrestres qui viennent envahir la Terre. Je vais vous montrer. Ouf, doit lancé. Oui, c'est vrai, j'ai raté, euh je recommence. Oh, Ouf. Bon, bon d'accord, j'ai des petits bras pas très costauds. Mais ils ont c'est ces, ces panneaux spéciaux qui peuvent rendre invisibles, et ça je le sais parce qu'il y en a un qui est tombé du ciel et qui a atterri sur ma tête Encore l'histoire du gland Et c'est reparti pour un tour Bon, il a rien de nouveau alors On pourra vendre ces images à volaille en délire, c'est déjà ça Ouais, je vous assure que tout ce que je vous dis est vrai C'est vrai, il y avait bien des extraterrestres Oui, je les ai vus, ils avaient des yeux très brillants Et, et des tentacules Et puis, et puis ils étaient moches, et puis ils avançaient comme ça ah, Ça suffit, ah, Boulard yeah. ou maman va te confisquer ta collection De yeah. CD de Barbara Trésor Maman, laisse Barbara tranquille Aïe, ah, pas les oreilles Pas ah. que c'est ton fils, tu pourrais faire quelque chose Ce petit a besoin d'être dressé ah. Oui, des C est c est ça ça de ça de vraiment une papa papa c'est la vérité j'invente rien papa vraiment tu dois me croire cette fois euh... Euh... Euh... non fils je ne te crois pas euh... <rire> si vous saviez à quel point je suis confus les amis <rire> Je suis sincèrement désolé pour tout ça C'est tout simplement un énorme... Un énorme malentendu <rire> Sans cette pièce que j'ai trouvée Cette soirée aurait été un vrai fiasco oh, Monsieur, ne le prenez pas personnellement Tout le monde sait bien que le responsable Ça n'est pas vous Merci Foxy, merci C'est à une grande scène de panique que nous avons assisté hier soir, encore à cause de Chicken Little. Une famille de lemmings affolée s'est mise à courir en hurlant. Mais incapable de trouver une falaise, c'est du bout d'un banc qui se sont jetés l'un après l'autre. Allô, je suis la Allô, toutes mes excuses. Allô, fichez-moi la paix. Allô, euh.. Été Comment Vous avez été piétiné Parfait. Oh, monsieur affreux. je croyais que les pattes de lapin portaient bonheur. <rire> vous avez reçu des messages d'insulte. Oh, je suis sincèrement désolé, non, ça c'est pas drôle. Vous avez reçu d'autres messages d'insultes Bonjour, que voulez-vous dire, monsieur Votre messagerie est pleine. Vous voyez le ciel de l'endroit Ah près. oui, oui, oui, oui, je vois très bien ce qui est écrit dans le ciel. Et alors ah, Heureusement, un très gros nuage cache la dernière lettre. Allô et, et, et faites attention à ce que vous dites Oh, hé, hey, sans blague C'est ça Essayez, vous verrez Jamais de parler à ton père. Allez, faut y aller. Il est sûrement trop tard. Oh, il est trop tard. Oh oui, il est bien trop tard. Pourtant, on a tout essayé. Pensez, c'est important. Oui, pensez, c'est important. Oh, Refrain, il est trop tard. Oh, trop tard Boulard, sois gentil, j'ai vraiment besoin de me retrouver seul. Ah Allez, Boulard piche Mais qu'est-ce qui te prend de crier comme ça ah C'est quoi cette chose ah ah Il s'appelle Kirby. il' l'ont oublié Dark Vador est le père de Luke non, non, non, non, non Arrête, arrête, arrête Pleure pas, pleure pas, pleure pas, on est là. On va t'aider. On fera tout ce qu'on peut pour te ramener chez toi, hein Tiens, souffle. Vous avez vu Il est gentil. Il a eu une grosse frayeur, c'est tout. Amis. Et ils sont revenus avec l'armada intergalactique Attention petit, ne l'écrasez pas Chris, je te cherchais, monte dans la voiture, on s'en va ah non, Attends papa, il faut que tu saches Pas la peine, je sais, tu avais raison, c'est une invasion d'extraterrestres Je le vois bien, il suffit de lever les yeux Écoute, écoute papa, euh... ils sont juste en mission de sauvetage Mission de sauvetage Oui, ils ont oublié un de leurs petits sur terre, alors ils reviennent le chercher Ce petit, Quoi il faut qu'on l'aide, parce que sinon personne ne le fera Quoi Ah Laisse tomber De toute façon, tu me crois jamais Fils Reviens, fils Sistan J'ai métal Monsieur Monsieur Attendez Il dit la vérité Oui, c'est vrai Hop là Même si avec ses antécédents, on comprend que ça y était! Qu'ils vont te sauver, courir au milieu non, de la rue Non, Qu'est-ce que vous mettre... faites Faut y aller, faut partir C'est la guerre du monde, dehors Arrête de tirer de Arrête, Arrête de, de... de tirer Fais de la folie, fils Nous, Nous sommes en pire. état de guerre, alors allez, cessez allez, de perdre votre temps et affrontez le problème T'es jamais là pour moi Quoi Bon, d'accord, c'est pas vraiment ce que je voyais, mais... Mais jamais là pour moi Enfin, si, t'es là quand, quand je gagne un grand match, mais, mais pas quand je dis que le ciel s'écroule, ni quand je parle d'extraterrestres, et encore moins maintenant Excellent, excellent Vas-y, continue Mais tu, tu, tu as honte de moi depuis l'histoire du gland, et ça, il faut absolument qu'on en parle, parce que d'après cas les non-dits peuvent provoquer des mûres précoces, et moi déjà que je suis tout petit, alors si en plus je veux des plumes euh, euh, je, euh, je... Je... Je m'étais pas rendu compte, fiston. Je... je... je, je, je n'ai jamais eu l'intention de, de, de... Le, le gland, le, le bout de ciel, toute cette histoire... Euh, oui tu as raison tu as raison oui. ta mère elle c'est sûr elle aurait su elle... Elle, elle était très douée pour ça moi j'ai encore beaucoup de progrès à faire En attendant, je veux que tu saches que je t'aime. Et ça, quoi qu'il arrive. Et je, je, je te demande de m'excuser si... Si... Si je t'ai fait croire que mon affection était une chose que tu devais mériter. Super, mais faut y aller. On y va Allez, papa. Maintenant, il est de notre devoir d'aider le pauvre petit Kirby. Oui, là cette oui, <rire> drôle de créature <rire> C'est de la folie C'est de la folie oh, Mais c'est merveilleux Je t'écoute, alors dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu vas nous aider Et comment Demande-moi ce que tu veux. Suis-moi, papa. Nous devons sauver la planète. Le papa poule qui est de toutes les aventures, c'est moi pas... Oh ce petit tête il me chatouille de est dans la confidence habille, je t'ai toujours trouvé très craquante. Voilà ce que j'appelle communique. Attends, attends, attends qu'est-ce qu'on fait ah. Ah, ah, Ça y est, les extraterrestres lui ont mangé le cerveau C'est trop tard, nous sommes perdues ah. Alors, fiston, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Voilà, c'est très simple, papa. Il suffit de rendre le bébé à l'extraterrestre géant en métal là-bas. Ah. Oh. Nous nous rendons. Tenez, tenez, je vous remets les clés de la ville. Les clés de ma voiture aussi. Un tic-tac Oh ah On oublie le plan A ah, ah. Ah. Bon, et maintenant, fiston Un fiston que je soutiens à 100%. Euh, plan B Ah mais naturellement le plan B Et c'est quoi le plan B Petita Petita Petita Quoi Quoi Tu vas aller aux toilettes Un jet de fruit Un épi de maïs Un ver de terre Une tasse de thé Tu veux qu'on joue au golf mais tu veux... Petita Je suis un père je suis vraiment... pas de. Non, non, non, je sais ce que je dis. Cours Mais... Oh Ce sont tes parents Petita Petita Petita C'est ça, papa La mission consiste à se faufiler, à se frayer un chemin jusqu'au parc en essayant d'éviter les rayons mortels des robots extraterrestres. Ensuite, il faudra arriver à l'hôtel de ville, grimper sur le toit et rendre le petit à ses parents. C'est tout. Ouais Charger non <rire> Alors, là, c'est ce que j'appelle sortir la poubelle Le voilà, Piston, et maintenant... Camion de pompiers <rire> Le plan C Non, non, non, non, non Faites mes tours Retourne à l'hôtel de ville Ils vont nous pulvériser <rire> Tu voudrais que je fasse quoi oh, Mais si Fais demi-tour, ça va marcher On survivra I will survive Freine, Abby J'ai le frère. Accélère J'accélère. Déploie l'échelle, fish Oh We survive! Always survive! Oh! Yeah! Blue ah! ouais. Je sens plus mes mollets comme j'ai les muscles complètement, mais je t'aime! Pourquoi Le... tu rien à faire, je pense pas. Reviens fiston, on ne pourra pas monter par là, c'est trop dangereux. Non papa, je peux y arriver. C'est trop dangereux. Mais si, je sais que je peux y arriver. Inou, je... Tu dois me croire cette fois. Je... Oui mon fils, je te crois. T'es prêt Accroche-toi bien. Il va bien Il va bien Il m'a aidé là, Mario Fiston Fiston J'ai pas à bien étudier mon cou Je suis là, Fiston. Papa, attention N'approchez pas de mon Un pas gauche. Et... Oh. Oh. Oh. Un tic-tac. Mon fils n'a pas enlevé votre enfant, c'est vous qui l'avez oublié sur notre planète. Vous êtes des parents indignes, et je sais de quoi je parle. Silence Libérez l'enfant. Euh, euh, euh, euh, tout de suite, bien sûr. Oui, oui, oui. Eh ben, on a eu chaud. On l'a rendu à ses parents, c'est une bonne on chose pouvoir de le faire. Vous avez transgressé la loi 90 210 du Code civil intergalactique. Un délit passible de désintégration immédiate. immédiat. Nom d'une omelette. Point convite. Hein Qu'est-ce que c'est Désolé, je ne suis pas très bien... Melvin, chérie, il dit que ces créatures disent la vérité. Ah. C'est un gros malentendu. Bravo, oui. ah. Miga Eh bien, dans ce cas, c'est très embarrassant. Oui, c'est vrai. Je suppose qu'on peut... Ranger les armes Oui. Repose-les par terre, chérie. Oh, bien sûr. Et débranche ta grosse voix. Oh, mais je... Débranche-la. Mais... Melvin Mais j'utilise rarement ma grosse Melvin. voix. Melvin... D'accord, chérie. Euh, euh, bonjour. Euh, euh, Quelqu'un veut essayer la grosse voix Je je vous fais encore une fois toutes mes excuses. Nous, hein nous sommes désolés pour ce malentendu. Oh, oui. et par toutes les nébuleuses nous sommes navrés. Oui, vraiment et sans votre fils Chicken Little, nous aurions certainement <rire> pulgarisé toute la planète. Quoi oh. Ah C'était dommage, n'est-ce pas, Melvin Où trouver des glands aussi beaux Nous faisons une halte ici tous les ans à la même période. Chaque année Nous avons visité toutes les autres planètes. Ah. Il n'y a que sur Terre qu'ils sont oh aussi Oh oui, beaux. vous avez les plus beaux chênes de l'univers. <rire> C'est ce panneau qui a attiré nos regards. Mission accomplie, commandant. Tout est rentré <rire> dans l'ordre. Excepté pour cette créature-là. Lali -pop, lali -pop, lali -lali -lali Son cerveau a dû être légèrement secoué pendant l'intervention, mais rassurez-vous, nous ferons tout pour le remettre en état. Non Je la trouve parfaite. Lali -pop, lali -pop. Lali -pop. Effrayant. Oh chérie, et tu as vu l'œuvre Il faut y aller. Les amis, nous avons été ravis de vous rencontrer. Euh, désolé pour cette invasion violente et précipitée, mais... Vous savez comment sont les papas avec leurs enfants Quand on les sent en danger, on est prêt à faire n'importe quoi. Oh, toujours le même panne. Chaque fois qu'on passe dans la région, il se décroche. C'est grave, chérie. À un de ces jours, il finira par assommer quelqu'un. Oh. Maintenant, dire... Tu devrais exiger d'être remboursé. Oh, c'est c'est ça Silence Silence Mais tu oses te servir de la grosse voix contre moi Euh... Mais... De quoi en parler, déjà <rire> Maintenant, j'ai hâte de voir le film qu'on va faire sur toi. J'espère qu'ils seront fidèles à l'original. Oh, allons, fiston. Ce sont des professionnels d'Hollywood. La chose qu'ils ne feront jamais, c'est gâcher une aussi belle histoire. Alerte rouge Tous à vos postes, soldats J'attends votre rapport, monsieur Fish. Commandant Little, l'armée des impitoyables chiens vient de pénétrer dans l'atmosphère. Oh Mais... ça signifie Oui, je le sais. Le ciel... s'écroule. Oh, Little, Je vous en prie. Appelez-moi... Chicken. Oh, Chicken, Je n'aurais jamais dû vous embarquer dans cette histoire. Abby. Boulard, tu me reçois 5 sur 5. Boulard, mon ami, une flotte intergalactique s'apprête à envahir la Terre. L'avenir de notre civilisation dépend de moi, et dans une moindre mesure, de toi. C'est pourquoi j'ai une question, une seule, pour toi. Es-tu prêt à entrer dans la danse Sur n'importe quelle chanson, sur n'importe quel tempo Sors ton bouclier port cinétique, Boula, et prépare-toi à la bataille. Et reste sur ta cible, reste sur ta cible Montre-leur que ce n'est pas avec toi qu'on fera du Bouddha Commandant, attention Arrêtez Boulard Boula Est-ce que ça va Non. Non Allez-y sans moi, mon commandant oh. Laissez-moi quelques munitions. Un peu d'eau. Et quelques chips aussi, si vous en avez Ils ont bien réussi mon rôle. Oh. Oh. Oh. Boulard faisait partie de mes meilleurs amis. Oh, Abby. Que serais-je sans vous aujourd'hui Abby. Abby. Abby. Chican. Abby. That, Chican. Abé. Oh. Chican. Oh. Honnête citoyen d'Oki Même si vous avez parfois l'impression que le ciel s'écroule, ne baissez jamais les bras. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas, car chaque jour est un autre jour. Chaque jour est un autre jour. Ça me entend avec Nina. Ouh C'était shake, shake,